On The Rocks, eh? Hey. If you're looking for trouble, you came to the right place. You you last night! C'était très bien! Vous, vous, vous c'était bien là-bas. She said yeah! Vous c'était bien, c'est comme ça. Yeah! de la bouillie tout ça! C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà! à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu, comme tous les lundis soirs ou presque dans The Rocks, mais ce soir c'est une émission un peu particulière, puisque sous une idée originale d'un camarade ici présent, ce soir il va y avoir une nouvelle version dans The Rock, ce soir une spéciale qui s'appelle Quij d'où le nouveau générique Alors le, le concept est, est, est assez simple hein, puisque c'est Sylvain Trémoux qui, qui me l'a donné donc c'est simple c'est simple et efficace ça commence, bien. Ça commence très bien euh, c'est simple, Et eh ben vous avez peut-être vu ce concept parfois ailleurs, sur d'autres émissions de radio, sur d'autres grandes radios mais pas pas dans cette forme, c'est-à-dire qu'on prend des éminents spécialistes de la musique mondiale qui sont ici pour cette première euh, et ils vont débattre de quatre disques qui sont sortis depuis le début de l'année, depuis il y a quelques semaines je leur ai demandé de faire leur devoir, de les écouter de les décortiquer et de dire ce qu'ils en pensent avec évidemment arguments et mauvaise foi à l'appui. Il y aura quatre albums à disséquer ce soir. Il y aura également des coups de cœur amenés par mes invités et il y aura mon coup de cœur à moi qui va commencer ce soir là tout de suite maintenant. Alors ça va être l'heure de vous présenter messieurs mais avant cela je voudrais vous remercier vraiment platement d'être là ce soir pour cette première euh, voilà c'est le, le gratin qui est là, euh, j'ai un sac à dos à ma gauche ah, je ne je te vois pas je te vois... Ah, c'est David Bost et eh bien je vais les présenter dans l'ordre du sac à dos je vais vers le sac à dos vers l'intérieur Bonsoir mon cher David Bonsoir Donc pour ceux qui auraient loupé les histoires dans The Rocks depuis quelques années, tu es un habitué de cette émission et là tu es bah, le, le, un des boss de Sun Burns Out quand même venu il y a un mois. T es venu il y a un mois. Ouais. Donc, mais pour les amnésiques, c'est voilà. Et tu es euh, également co-responsable de la programmation de la de la set liste d'un album qui est sorti qu'on a qu'on a décortiqué aussi il y a quelques temps qui s'appelle Friends charmada Ah oui, la compilation, oui. La compilation qui est toujours euh, en, vente, en vente, en vente libre. Très bien. Et sur cette compilation, qui ouvre l'album? Puisque c'était... Il avait exigé, par contrat. Il avait dit, moi j'y suis, si je voulais le <rire> Pas du tout. C'est Mathieu Ballon qui est là face à moi, merci. Bonsoir Mathieu. Eh ben, salut Manu. Ça fait un petit moment que t'étais pas venu dans les studios, toi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais je pense tu es que... Tu t'es fâché avez... Non. Ah. La preuve, tu es là ce soir. Et puis je pense que vu ce qui se présente dans quelques semaines, je ne sais pas si on en parle. On en parle. Oui, tu as réussi à en partout. On en cause un peu. Enfin, il y aura des choses qui vont arriver et qui, qui, qui... je t'inviterai à venir défendre ici voilà, un nouvel album un, voilà. d un, d un On ouais. en causera et voilà. bon ouais. euh, et puis donc euh, le responsable de cette soirée euh, c'est sylvain trèsmo qui euh, là n'apporte pas des disques un peu qui vont perdre les battles non. mais qui vient avec euh, ses arguments tout à fait tout à fait j'ai préparé euh, mes petits euh, voilà ma petite réflexion sur les disques que tu nous as soumis voilà dans, très bien ces dernières semaines. ça fait une petite pause dans l'enregistrement du triple album des Sokoy qui devrait arriver bientôt euh, pas de pause c'est en plus Et euh, ouais, ouais. <rire> culard. Donc. Euh, et bon, on va commencer avec mon petit coup de cœur à moi. Alors bon, c'est pas très original, mais c'est le dernier morceau des Black Keys. Alors je les attends toujours un peu au tournant, les Black Keys, en me disant, bon, là, euh, ils sont des fois un peu sur la corde raide et tout ça, et je me suis plongé dans leur discographie, et je trouve, alors c'est une émission très subjective, hein, ce soir Queen Jones The Rocks je trouve qu'ils n'ont jamais sorti vraiment de mauvais albums et Dan Owerback, dans ses choix de producteurs, manchants aussi régulièrement. Euh, ils avaient sorti un très bon album de reprises de blues. Euh, Il y a deux albums de cela qui étaient vraiment assez somptueux. Enregistrés dans les conditions du live, ils étaient revenus il y a un an ou deux avec un album là gonflé pour faire des tubes partout, qui était vraiment gonflé de partout, qui avait quand même des très très bonnes chansons, il faut le dire. Et bien ils reviennent avec quelques morceaux. Alors le morceau. Qu'on va se passer maintenant, c'est vraiment la chanson pop par excellence que, qui est fait pour rentrer dans le crâne en deux secondes. Et ça marche très très bien, c'est-à-dire qu'au bout de deux écoutes, euh, je me suis mis à la sifflotter euh, sans m'en rendre compte toute la journée. Donc ils sont quand même assez forts pour ça. Euh, ça s'appelle This Is Nowhere, c'est tiré de l'album qui va bientôt sortir, euh, qui sortira le 15, le 5 avril l'album s'appellera Ohio Players il y aura du beau monde comme Beck il y aura euh, du moyen monde comme Noël Gallagher enfin il y aura du monde sur cet album euh, et non mais, mais voilà quand même, quand même ça, Gallagher, ça commence et, et donc euh, bah, les Black Keys messieurs peut-être Alors, je vous avais pas demandé de faire vos devoirs là-dessus mais, mais vous peut-être vous pouvez en dire un mot peut-être Mmh. moi je les connais très mal mais si on sifflote c'est déjà mieux que l'un des albums que tu nous as <rire> je sais lequel je m'attends déjà. déjà si on, si on retient c'est pareil c'est déjà pas mal <rire> Oui, moi pareil, je connais pas tout la discours. Il y a un mais... disque avec la voiture, là, je sais plus comment. Oui. Qui est sorti il y a une quinzaine d'années à peu près. Al Camino, non ouais, c'est ça. C'est ouais, vraiment un, un chef-d'œuvre. C'est que des tubes, quoi. c'est ça. Une production parfaite. Un chant. Il y a un tube monstrueux sur ce disque, là, le clip avec le. de les boys. Voilà, non les boys. C'est vraiment incroyable. Monsieur, alors c'était Monsieur Malon qui, qui parlait là, M. Trémoud Eh bien euh, oui, moi je je, je je jette une oreille de temps en temps. Euh, non, moi j'ai un vieux disque, euh, des blackies, je ne sais même pas comment il s'appellent, euh, TNAM automatique. Oui. Il y a une chanson comme ça dessus Oui, euh, qui me parle bien. Euh... Je ne me souviens plus du nom de l'album, bon. oui, mais bon voilà. Alors les premiers albums sont très très à l'os, comme ça. Ouais. C'est l'inverse de ce qu'on va entendre là, qui ouais, est très ouais. produit. Ouais. Les premiers albums, c'est vraiment, ils sont deux et ça bricole, quoi. Oui, oui, oui. Ouais. Ça bricole bien. Bon, ben, ouvrez vos oreilles, vous allez me dire ce que vous en pensez juste derrière. Il y aura deux morceaux puisque j'enchaînerai avec euh, un groupe que moi je suis et que j'aime depuis longtemps, qui est Shannon and the Clams, qui reviennent également avec un EP qui est produit par Dan Auerbach. Donc euh, tout cela est très très cohérent comme vous pouvez le voir, The Black Keys, This Is Nowhere et ensuite on plonge dans cette émission Quij que j'attends avec impatience depuis quelques temps C'est parti The Clams dans The Rox Quiz euh, ce soir pour ouvrir l'émission et puis juste avant c'était les Black Keys avec This Is Nowhere. Euh, Qu'en avez-vous pensé, messieurs, de tout ceci euh, Les Black Keys vachement bien. Ça rentre, euh, ça rentre tout de euh, suite, c'est ouais, ouais, très, ouais, très, très, très, très efficace quoi. D'efficacité, de, de maîtrise. Oui, faut aimer la basse. Ouais, ouais, euh, aussi, ouais, ouais. aussi, Oui, là aussi, oui là c'est comment t'appelles les classes Shannon and the Clans c'est bien c'est bien aussi euh, bah, moins consistant que les Blackies je trouve mais euh, c'est chouette quand même ouais C'est assez drôle parce que les deux choix de, de, de ces deux morceaux, c'est le refrain, c'est une phrase pour les deux. En fait, oui, c'est un ça. truc qui se répète. Basique. Ouais, c est, c est le, vraiment Il y a un truc qui se ressemble et euh, dans, la, dans la façon d'écrire et pas du tout dans la façon de, de le, de, de, de le proposer. Voilà, ouais, c est c est ça. ça. Euh, moi, j'ai une petite préférence pour le deuxième. Je, pour je le trouve ça aussi. Ouais. La, la Feuze, elle est super belle. Ouais, ouais. Et puis c est c est cette histoire de, de répéter le refrain avec la guitare, c'est chouette. Ouais, ouais. J'ai ai beaucoup aimé. J'avais, J'ai déjà entendu les Je cherche depuis tout à l'heure où. Mais... Euh, Voilà. Alors, il paraît que sur scène, c'est très, très bien. Vraiment. Donc, euh, voilà. Un programmateur du coin, si vous m'entendez. David, un petit commentaire C'est là que je vois. C'est quand on a deux musiciens à côté... Euh On peut pas rivaliser. Mais moi j'ai beaucoup aimé les deux titres. Mais tu as un cœur qui bat je, Oui, oui. Moi j'ai bien aimé les deux titres. J'aime bien les Cavalcane, donc j'ai bien aimé le deuxième oui, oui, morceau. Ça cavale. ça, ça hein, Voilà, ça cavale pas mal. Euh, tu mets ça quand tu pars en vacances comme premier morceau déjà, c'est pas mal. <rire> tu te Et puis j'avais euh, oublié que Tana Werbach avait, avait collaboré avec Lana Del Rey sur Ultra Violence. Et il a collaboré plein, plein, plein. Oui, de... ouais, Entre autres, mais avec elle. Alors juste sur, visiblement, juste sur ce disque-là je sais pas pourquoi ça a pas persisté mais le, la chanson elle est, elle est plutôt relativement quoi, euh, que tu as passé ce soir c'est ouais. assez, assez cohérent le, la collaboration avec Beck parce que là on entend notamment les batteries on entend au délai les vieilles programmations de Beck dans les années 90 sur grosse grosse. Et même, même au chant par moment. Ouais. On, on se dit tiens il est peut-être là derrière ouais, sur le, le, le Black Keys ouais, ouais. ouais. grosse, ouais, grosse influence des Black Keys tout ce que tu as entendu là de cette il est arrivé l'album ou il arrive non il arrive j'ai entendu deux morceaux pour l'instant et ils sont comme ça, tous les deux ouais. Okay. Ouais, ouais, mais souvent il n'y a pas beaucoup de points faibles sur leurs albums. Hein. Tout est à peu près, à peu près cohérent généralement. Hein. Ça se passe plutôt pas mal. Les voix, les, les chœurs et tout. Euh, qui, ouais. qui et là, on, on se reconnaît se... assez peu la voix de, de Danawa oh, ouais. sur ce morceau. Ouais, ouais. Moi, moi, moi, fait écouter à l'aveugle la production peut-être, mais la, la voix, j'aurais pas ouais, ouais. parié sur lui, quoi. Ouais. Ok, ce soir, ça s'appelle Koïge dans The Rock. C'est le concept est simple. Quatre albums qui ou quatre EP qui sont sortis il y a quelques semaines. J'ai demandé à, au gratin d'écouter et le gratin va faire son petit compte rendu ce soir. Alors, on va commencer tout de suite avec. Ça sent le fromage, ça. <rire> Non, moi, j'ai mis une vitre. J'ai mis une vitre, c'est ça. Ça sera ça, la vitre. Ça, sera ça. Euh, Donc, on va commencer avec un album qui est le septième album studio de Cola Checker. Je vous propose pour chaque album que je fasse une petite présentation que vous me disiez qu qu avant d'écouter... Qu'est-ce que vous pensiez de ce groupe ou quelle idée vous aviez ou zéro idée de ce groupe Après, je passe un morceau pour, quand même, pour que les auditeurs-auditrices savent de quoi, on, de quoi on parle. Et puis après, vous balancez vos fleurs ou, ou vos tomates euh, juste après. Coola Checker, donc, septième album euh, avec une formule euh, éprouvée depuis 1996. Euh, moi, j'ai eu la chance, je dis bien la chance de les voir en 1996. Alors, c'était à l'époque où les maisons de disques invitaient encore les animateurs radio à des événements à Paris. C'était la remise du disque d'or, je ne sais plus quoi, du Presidents of USA. Mmh. groupe un peu disparu maintenant très, super groupe et en première partie il y avait ces checker que personne ne connaissait ils ont commencé avec le Hush de Joe South euh, et j'avais pris une claque sur scène monumentale de puissance les, les présidents avaient joué après du coup ils, ils étaient parus un peu fades Euh, C'était au moment de, la, de, de vraiment de la de la Britpop c'est-à-dire qu'il y avait Oasis, Blur qui euh, mangeaient un peu tout, et il y avait Cold checker qui s'était euh, frayé un chemin avec leur premier album qui avait très bien marché à l'époque. Là, c'est leur septième. Euh, alors on va on va. Alors pour vous situer un petit peu, c'est un mix entre eux, Joe Saus, la musique indienne, grosse influence euh, à chaque fois un petit peu dans Cold checker des guitares sixties, euh, du psychédélisme, de la pop anglaise à la Kings. Il y en a un morceau assez flagrant sur le dernier album. Et puis le Grateful Dead, qui est, euh, qui est une grande passion de christian Le chanteur Kiko, Kiko, qui compose tous les morceaux, ils se sont séparés. Ils avaient créé un groupe qui s'appelait lui il avait créé un groupe qui s'appelait The Jivez, euh, qui est très intéressant, qui a fait deux albums qu'on a vendu quatre et c'est dommage parce que c'était vraiment très très bien. Et là donc ils reviennent avec leur, euh, leur dernier album euh, qui fait suite à un album assez audacieux qui était un double album qui s'appelait euh, l'église de l'amour éternel et des câlins gratuits <rire> avec beaucoup de sarcasme mais euh, voilà un, un album rempli et assez audacieux là ils reviennent alors là je pense qu'ils ont envie de dire, bon maintenant ça va bien il faut remplir les tiroirs je pense maintenant et c'est le septième album donc il arrive euh, rempli à râle sillon avec un album bancal mon cher Mathieu euh, avec euh, un petit côté montagne russe mais euh, voilà quelle était euh, votre image de Kola Chaker avant de de Poser l'oreille sur cet album. Euh, ben moi, je connaissais Kula Chaker. C'est le seul truc que je connaissais de la sélection de ce soir. Oui. Ouais, Moi, j'avais... Euh, ça me rappelle mes souvenirs de médiathèque quand j'allais piquer les... Pas, pas voler, hein, mais je prenais, je prenais euh, trois CD à la médiathèque et puis j'enregistrais sur des cassettes ceux qui me plaisaient. J'avais enregistré à l'époque... Ça devait être les premiers albums, je pense... Euh, dans les années dont tu parlais là, ouais, l'album K K c'est ça et j'ai souvenir d'une pochette d'un mec habillé en cosmonaute en haut d'un escalator et ça c'est le deuxième ouais donc c'était les premiers ouais. moi j'avais souvenir d'un truc très euh, très guitare très touffu euh, avec les influences indiennes euh, j'ai un peu lâché l'affaire parce que je trouvais les écoutes un peu fatigantes parce que c'est très, euh, très rempli, c'est très... Euh, c'est très euh, rempli, c'est euh, parfois. Dans, oui. dans cette bulle un peu psychée, euh, un truc, un, une bulle temporelle, là, entre 60, 1968 et 1972, quelque part ça. par là, euh, à base de, de guitare, de wah-wah, un espèce de, de truc, un mélange un peu funky, euh, un peu, je ne sais pas... Euh, Euh, pas pas Lenny Kravitz, mais c'est quand même pas le même le même filon, mais dans ce côté rétro quoi, ouais, euh, ouais, ouais. un peu copie carbone mais bien foutu. Voilà. Okay. J'avais j'avais lâché l'affaire. Euh, là, j'ai redécouvert euh, finalement le, le, un peu le même sillon en fait. N'en dis pas trop. Ouais. Juste, qu'est-ce que tu pensais avant de poser le disque? Mathieu, eh ben, Mathieu voilà. Malon. Alors c'est Sylvain Trémoud. Maintenant, Mathieu Malon a l'œil qui frise, il me regarde. <rire> ah oui, moi j'ai une petite histoire avec koulache Shaker aussi. Euh... Euh, moi, j'y suis venu par, une, par la presse à l'époque du, du premier single. Je pense, je ne sais pas si c'était les Arocs ou, ouais. ou si c'était Magic à l'époque. Enfin, moi, c'est vrai. Que ce que tu as raconté, c'était exactement ça. On nageait dans toute cette bride pop, et puis il y avait ce truc, il y avait tous les, tous les mois ou toutes les semaines un groupe, un groupe qui sortait. Et puis à un moment, il y a eu un jour, il y a eu cette espèce de mélange qui a été présenté et qui, sur le papier, était fait pour moi. Et donc, je me suis précipité, j'ai acheté les deux premiers singles de, de Kula Shaker et puis euh, moi vraiment par contre ça pas tout de suite pas du pas, tout la aidé. mayonnaise est retombée ah, immédiatement ah ouais, ça oui. pas du tout et ma cam parce que justement cette espèce de truc touffu euh, too much, emphatique mm. ben, ça, ça me parlait vraiment pas à l'époque euh, et donc pour la petite histoire ces deux singles je les ai mis sur, euh, sur à l'époque il n'y a pas encore Discogs mais mm. sur euh, enfin, l'ancêtre le, le, Price Minister ouais. et ils y sont encore <rire> c'est vrai, euh, j'ai vérifié ce matin. Vérifié ce matin. C'est parce que je les avais pas acheté encore, vous Donc, donc voilà. bon. euh, En plus, vraiment, à la base, toute cette histoire tard indien, ça pouvait vraiment évoquer des choses pour moi. Mais je trouve que là, vraiment, dans la façon dont c'est fait, ça, ça me parle. Vraiment, ça ne me parlait vraiment pas du Suspense. tout. Suspense. David. Bah moi, j'ai pas d'histoire avec Hula Shaker. Je me souviens du groupe et j'étais resté moi sur la polémique de la fin au milieu des années 90 ah, tout euh, tout des après le premier album, non ouais, Tout, ouais, tout ouais, 96. 96. de suite voilà, et en tout cas. Et et bon, visiblement, euh, Mills n'y est pour rien, enfin, je veux dire, il n'est pas... Ah, pas, dit... dix... euh... pas, pas du tout... Il voilà. a dit une connerie qu'il l'a poursuivi, voilà, tant que David Bowie quand il a fait son euh, salut à Moi je suis ouais, resté un peu là-dessus. Et, et voilà donc c'est je, je, je vais renouer avec eux. Bon alors on va euh, se passer voilà. on va se passer le morceau Natural Magic qui donne le titre à l'album c'est un morceau sur lequel il essaye de nous faire danser je l'ai testé sur Cobaye Humain. je l'ai mis plusieurs fois dans une pièce avec des gens et ben ça remue, il se remue immédiatement donc si c'était le but c'est très réussi euh, alors voilà ça vient pas ça il va pas avec l'ado de la cuillère et on en parle juste après c'est Natural Magic ah, okay. Soir dans The Rocks avec cette spéciale quiz. On ne disait que quatre albums et euh, il y a David Boss, il y a Mathieu Mallon il y a Sylvain Trémo pour cette première de quiz et on va causer donc de cet album de Cola Checker qui s'appelle Natural Magic. Qui démarre Qu'en avez-vous pensé, messieurs Mathieu, c'est moi. J'ai oui. ah, senti que j'étais des regards désespérés. Je t'ai vu. D'attaquer c'est toujours le plus difficile. Euh, <rire> écoute. Euh... Je vais pas, je vais pas faire plus longtemps le suspense. Euh, ça m'a ennuyé quand même, grosso modo. Je crois que c'est ça qu'on va pas ennuyer. Non, ça m'a pas ennuyé. On peut pas s'ennuyer avec un disque comme ça. Disons que tu peux pas t'endormir Non, c est... C est, c est, disons que c'est absolument pas ce que j'ai envie d'écouter. Alors, en tout cas, en ce moment, et puis peut-être sans doute d'une façon générale, c'est pas le rock dans cette me... vie. Ouais, c'est pas le rock qui me correspond. Hein, voilà. Euh, même s'il y a des moments où vraiment. Euh, je il y a des moments bien je veux pas dire que du début à la fin c'est voilà j'ai dû l'écouter trois fois pour euh, tu vois euh, donc c'était peut-être deux fois de trop <rire> <rire> moi, ça suis... aurait pu être deux fois et demi trop mais bon donc voilà je me suis je me suis demandé ce que j'allais en dire de positif alors on, là on échangé tout à l'heure c'est off pendant que le morceau passait c'était assez intéressant euh, alors, on entend des choses euh, Enfin, grosso modo ils se sont quand même pas éloignés de leur ligne depuis le début c'est très voilà. cohérent euh, euh, là on entend des choses euh, baggy en fait c'est marrant il y a, je disais, il y a, on a l'impression qu'ils sont pas figés dans le revival des années 70 mais qu'ils sont figés un peu dans ce revival déjà de l'époque de 90 et qui sont encore dans ce son là des années 90 euh, donc moi ça me parle beaucoup hein, le rock, le psyché, les ajouts de, de musique indienne etc Mais c'est vrai que, voilà, moi, ce, ma ce matin, j'y réfléchissais. Qu'est-ce que je pourrais dire en, en résumé, pour pas prendre tout le, tout le temps de radio sur ça C'est qu'il euh, y, y a des groupes qui m'intéressent beaucoup plus et qui essayent d'aller dans cette même ligne mmh. tout en ne faisant pas cette production euh, très léchée. Euh, je prends, par exemple, les Black Angels. Euh, mmh. Je prends, par exemple, euh, en ce moment, un groupe... Qui a fait un excellent album l'année dernière qui s'appelle Ghost Woman, ah, qui, qui est exactement ouais. dans le même esprit. Vraiment, il y a des choses qui se ressemblent, qui ressemblent beaucoup dans l'écriture à ce que fait Kula Shaker, mais c'est juste qu'il le présente, il l'arrange pas de la même façon, il le produit pas de la même façon. Je crois que vraiment, voilà, ce qui me gêne et c'est peut-être qu'il y a 20 ans, ça me, même ça me gênait moins. J'écoutais des groupes qui sonnaient comme ça, mais maintenant, je peux plus. En fait, j'ai l'impression, j'ai envie que ça soit plus. Euh, plus près de l'os, plus rough dans, dans le que, son. Que ça voilà. beurre moins épais, c'est ça, comme, comme disent les Québécois. Donc, donc voilà, je me suis pas j'ai pas trop pris mon pied à l'écoute de ce disque. OK. Monsieur, Sylvain, David Oui, euh, oui, oui. Sylvain Trémont, ouais, ce ouais, Bah, je partage en partie euh, l'avis de Mathieu euh, sur le papier euh, moi c'est un, un, un truc qui pourrait me plaire parce que bah, voilà sixties, guitare, machin euh. moi là, j'aime assez la production euh, effectivement très léchée alors je suis d'accord, c'est vrai que c'est super propre et tout ça, enfin pas si propre enfin, je la trouve assez euh, habile la production c'est euh, foisonnant un peu fatigant quand même sur la longueur toujours, toujours mais je la trouve euh, euh, vraiment léché la réalisation je fais, euh, bon c'est pas mal après euh, bon ils se foulent pas quoi euh, c'est un peu pilote automatique euh, c'est pas hyper inspiré je trouve euh, ils sont sur leur, leur autoroute euh, rock, psyché euh, voilà, un riff de guitare qui tourne c'est malin, c'est futé Mais ça m'emmène pas plus que ça. Un, alors, c'est vrai que ça remplit son office de d'aller chercher tout de suite le, les réflexes, l'oreille et, et de et de remuer un peu le popotin. Ce que tu fais très bien. C'est assez catchy, quoi. C'est. Ce que tu fais très bien. Le popotin. Ouais, ouais, ouais. Une Notoriété publique. Tout à fait. Euh, c'est assez catchy et, et, et, et en même temps, moi, je l'ai écouté trois fois aussi, trois quatre fois là, dans dans les dix derniers jours. C'est le, euh, un, un, le seul, pour le disque là, de, pour la le, sélection. de la sélection, pour lequel j'ai eu des réminiscences, où le truc, au bout de deux écoutes, est quand même rentré dans l'oreille et, et le, les mélodies me sont revenus Après, surtout, un, deux, trois trucs. C'est un peu ce que j'allais dire le, le, que je, ça, me, je me ça, permets hein. Oui, oui, oui. C'est un peu ce que j'allais dire C'est-à-dire que effectivement Ils sont sur leur ligne etc Mais pour composer un morceau alors Pour moi l'album il est, est si en deux mm. C'est-à-dire que jusqu'au sixième morceau Même si la production c est, est a, assez c est, énorme L'album est scion L'album est <rire> scion mais pas, pas, pas, pas, pas entièrement C'est pas <rire> le plus scion ouais. ouais. ouais. Mais euh, pour moi jusqu'au sixième morceau C'est quasiment un sans faute C'est-à-dire qu'ils vont dans tous les sens ah, Saveur mais, épais Je trouve que dès le démarrage C'est sur cette Et ce dernier morceau qui est le, le sixième, sixième c'est le meilleur de qui est le morceau un peu acoustique à la Kings, vraiment là pour le groupe. Ah ouais, pour moi c'est le meilleur qui est une Kinks. merveille pour ouais, moi ouais. et après ouais. pour moi il y a un effondrement total et l'album est trop long mais alors moi j'ai toujours été fan de Cola Checker à, à l'inverse de vous c'est un groupe que j'ai toujours aimé et que j'ai vraiment suivi euh, et là il euh, un peu trop et en particulier il y a deux de slow c'est vraiment des slow à la Brian Adams ouais, les mauvais on, on est sur de la soupasse quoi, et de la soupasse par, comme, comme ouais, jamais ouais. ils n'ont fait de leur ouais, carrière c'est à dire ouais, que ouais. pour moi il y a vraiment des très hauts des très hauts moments et j'allais dire tu disais les mélodies pour composer ouais. des mélodies qui accrochent c'est pas si facile en ah, fait ouais ouais ouais et, euh, et là ils les ont ouais, euh, mais, mais ça s'effondre un euh, ouais, les album ouais. ouais. et puis euh, euh, moi j'ai sorti le carton rouge à un moment que enfin euh, je ne sais plus, il y a un morceau où, où, où, où I don't want to pay my taxes. Ah, Ce livre n'est pas bon. Ça fait partie de... C'est la descente, ça. Ouais, est en la descente. Ouais, euh, L'argument du, du morceau, c'est... Je ne paye pas mes impôts, je n'ai pas envie de subventionner la troisième guerre mondiale. On est loin de Taxman, quoi. C'est <rire> un peu... Les chauffeurs, ils ne sont pas tout jeunes que les a priori. Ils ont une bonne cinquantaine d'années, quoi. Oui. Putain, t'arrives à 50 ans, tu ne sors pas des paroles <rire> comme ça, quoi. Et, et, et pour enchaîner sur la chanson d'après, ou pour dire que la guerre, c'est pas bien, Fuck the war. est Bon, Mec, euh, ah, je t'avoue que je me suis pas penché sur les euh, paroles. Moi ça m'a fait pas de... penser, euh, je finirai là-dessus quand même, euh, ça m'a fait penser à des sketches par moment, euh, Dans des certains films où tu as des, des adaptations comme ça, euh, très typées, je euh, <rire> euh, sais pas, euh, American trim des, des trucs comme ça, ah des ouais. grosses comédies américaines. Où, euh, où ils vont sortir la chanson euh, qui reprend tous les codes euh, sur, ouais, ouais. sur un mode caricatural quoi. Et je, je, y avait, pour moi il y avait un peu de ça. Ses limites. Euh, Austin Power par <rire> <moment>. <rire> Alors très bien fait. Hein, euh, voilà ils vont chercher les, les bons les bons trucs mais mais ça fait un peu sketch moi je trouve <rire> C'est ouais, bien vu je suis d'accord. Ouais. Ouais. David David Bost. je pense pas que je vais déroger à l'ambiance, mais euh, ouais, moi c'est un album qui est bientôt riche pour mon régime. Il <rire> euh, y a quand même un titre qui est assez épouvantable en ouverture, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le passer, euh, Gas Lightning là. Euh, moi je trouve que et puis il y a Waves derrière qui arrive, ouais. donc les le morceaux qu'on a entendu là. Non là c'était naturellement. Ah, ouais, naturel, c'est Donc je dirais ouais, voilà. faut passer ce morceau et, et après ça. Alors c'est un disque, il y a 13 chansons, c'est vrai que c'est très euh, très robotique. Euh, c'est presque trop copieux et, et euh, effectivement au, au bout d'un moment moi, il m'épuise un peu, alors il y a un morceau qui, qui, qui moi m'a paru extrêmement étrange et, et que j'ai trouvé euh, euh, j'ai trouvé très intéressant mais très bizarre, c'est Ouais. très voilà. bon morceau je trouve, et le seul morceau qui n'est pas une compo de Christian Mills c'est une reprise ah c'est une reprise, ouais. ah ben voilà <rire> Je pense non, que ce en fait, c'est pas lui qui compose. Ce ouais. qu'il y a dans ce morceau, c'est qu'il y a à la fois donc ce, ces, ces trucs un peu ces sonorités un peu indiennes ouais, chanteuse qui est, ouais. et après ces trucs un peu ces, ces guitares un peu ah, latina ouais. tout ça c'est un peu un drôle de, de mélange. Alors enfin, moi j'ai noté que le morceau qui moi était pour moi était le meilleur enfin. C'était uh, Something Dangerous C'est euh, celui euh, dont on parlait avec Mathieu tout à l'heure. avec. Euh, ouais, C'est voilà. ça. C'est le sixième. On, en a, on entend même un peu Spoon. Euh, on entend, on, on, on, on entend tous un peu ça. sur le même. C'est vraiment le meilleur morceau. Alors, ouais. je, vous con... je ne saurais que vous conseiller de replonger quand même un petit peu dans leur discographie précédente parce que des morceaux comme ça, il y en a à l'appel. et Celui-là, effectivement, sa beurre épais. <rire> C'est peut-être le morceau dont vous parlez, mais moi, il y a un truc qui me faisait penser à Enumericone par moment. Euh... On va chercher, on ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, est un spécialiste. Ouais, bah, ouais. pas. Euh... Euh, pas Mexique, enfin. Euh, non, mais justement, c est c est ça, c'est le morceau dont parlait David. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a ça. un mélange de musique indienne je et je de aurais... mariachi presque à la. Ouais. À Alexico, probablement. C'est peut-être ça. Oui, ouais. Alexico, merci. Non, ouais, on a un, un peu l'impression qu'il y a, ouais, effectivement, ça faisait. C'est ce morceau-là. Ouais. Qui pour moi qu est un grand morceau. Il y a presque ouais. trois chansons dans, dans une. C'est ça. Mais ça colle. Mais ça marche bien. Et ce morceau-là, il est très intéressant. Je ne sais plus trop à quel moment il arrive dans le disque au milieu. Sixième, il fait la. Si puis moi, j'ai noté que j'avais bien aimé le dernier morceau, la Give Me To Grow. Et donc, pour moi, qui C'est celui qui est juste avant le morceau qui, qui, me tient qui un cinquième. Et, voilà, et, et qui finit mieux le disque ouais. que, que Gaz Lightning, qui est quand même... Enfin, euh, pour moi, c'est trop... Bon, eh ben, ça commence fort. C'était les Koola checker donc, voilà. avec euh, l'album Natural Magic. Il bon. euh, y en a trois autres à venir, mais je vous avais demandé également d'apporter vos petits coups de cœur, euh, un chacun, parce que bah, on est bavard, donc, forcément. Euh, voilà. Et donc, on va commencer par celui qui a mis en premier les pieds dans ce studio. Il était là 4h de l'après-midi. C'est ouais, euh, David Bost qui nous propose, je ne sais pas. Le, la chanson s'appelle à L'horizon. Je, je ne donnerai on va l'écouter enfin si tu es d'accord. Oui, euh, on on l'écoute c'est juste pour voir si Mathieu Mathieu connaît l'artiste. Mais je voudrais juste voir si ou enfin, euh, si reconnaît sa voix sur ce titre là parce que ce titre est un peu différent de sa production habi habituelle. Alors un indice, l'artiste n'est pas présent dans les studios ce soir. L'artiste n'est pas présent Ça dans les studios c'est un, un bon une, indice. À, à, à a grande surprise c'est c'est une femme. Oui. Donc voilà, mais Mathieu connaît et voilà, c'est extrait d'un EP qui est sorti là cette année. Ah c'est parti. En février. C'est parti. Le choix de David Post. je contemplé des heures à l'horizon. Un voile noir sur les épaules. Je ne vois plus t'arriver. Il me semble que tu es devenu de l'eau. The Rock Squidge ce soir avec le choix de David Bost euh, et Mathieu Malon a reconnu j'ai cru voir une sorte de saut de joie <rire> oui, non c'était Loni. je sais pas si t'as te... eh non tu je, tu je ne connais pas. Tu le connais pas tu ne connais pas non elle a sorti un album début 2022 qui s'appelait Exvoto d'accord euh, Loni de son vrai nom Louise Lermite. Fille. Euh, fille de fille 2 fille voilà Et elle a sorti cet album, donc s'appelle qui s'appuie, qui s'appelait, qui s'appelle toujours Exvoto. Et là, en février, elle a sorti un EP six titres qui s'appelle Autour d'Exvoto, sur lequel on trouve deux inédits, dont celui-là. Et on trouve aussi, euh, le... on trouve aussi une reprise d'une chanson qui était en anglais sur l'album qui s'appelle Midsummer dans une version italienne qu'elle chante en duo avec Nina Tindle. D'accord, ok, voilà. que je connais. Donc euh, je, bah, je recommande le, le vraiment ce EP et l'album précédent aussi. L'album voilà, avec... de x c'est incroyable, il faut vraiment l'écouter. Okay. Ah voilà, c'est plus à fleur de peau aussi que là où il y a un peu plus de production. Ouais. Le disque est vraiment, euh, vraiment, il vraiment... Enfin, faut l'écouter, c'est super. Voilà, donc c'était c'était ça que je voulais te Bon, bah, bah, super, soir. je vais aller poser une oreille sur x et le, et le, le titre de est photo. produit par un Montréalais, un Montréalais que peut-être tu connais qui est Jesse McCormack. Non, c'est direct. Non, voilà. Minatine de Louis, mais là non. Voilà. Bon, merci pour ce choix, euh, David. Bah, Très bien. Plaisir. Vous êtes donc oui, the Rock ce soir, on décortique quatre albums, euh, les Colachecker leur compte est réglé déjà et nous allons passer au deuxième album que si vous écoutez Hanso Rock vous avez compris que, que moi je trouve superbe, hein, voilà, je vends la mèche déjà un petit peu en avance. Euh, c'est l'album de Cabane euh, qui s'appelle Brûlé Cabane derrière Cabane, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas, alors moi je l'ai connu il y a bien longtemps à l'époque où il s'appelait Thomas Van de et qu'il était batteur de Vénus, groupe que j'ai défendu bec et ongles ici même euh, et qu'on a même été les premiers à diffuser en France de la vie même du groupe euh, j'avais euh, côtoyé un peu ce groupe à l'époque, il était batteur de, de ce groupe belge, euh, car il est belge maintenant on peut le retrouver sous le nom de Thomas Jean-Henri également, euh, et donc je me souviens qu'une des premières questions que j'avais posées en interview de Vénus, c'était au Printemps de Bourges et je lui avais demandé euh, qu'est-ce que tu penses du festival il avait dit je suis dégoûté, Bonnie Prince Billy a encore annulé son concert, et ben il était fan de Bonnie Prince Billy et ensuite il l'a retrouvé, puisque sur le premier album de Cabane euh, puisque Thomas ne chante pas il, il compose, il joue mais ce sont des artistes qui viennent poser la voix et sur ces morceaux exactement, entre temps il a été manager de Stromae au moment de la, de, de, du cataclysme de l'album Racine carrée. c'est lui qui s'occupait de Stromae et donc il est revenu avec cet album qui s'appelait Grande et la maison où il y avait Bonnie Prince Billy qui chantait et déjà il y avait Cat Stables de This is The Kit qui chantait sur quelques morceaux il revient avec ce deuxième album de Cabane ça va être un triptyque apparemment euh, et la formule est un peu la même c'est à dire... Euh, des ambiances folk assez envoûtantes à mon avis plus qu'envoûtantes avec deux voix principales euh, il y a Sam Genders de, de Tongue et il y a Cat Stables de This is the Kid qui prête aussi sa voix sur la moitié des morceaux euh, je crois qu'il y a Bloomy qui fait des chœurs me semble-t-il mm. euh, sur cet album On va alors justement alors encore une fois est-ce que vous connaissiez Cabane avant de poser donc Sylvain non pas du tout Comme moi, ça, euh, ça va aller vite non j'ai découvert et que, quelle découverte toi ouais, merci ouais. Euh, Mathieu Euh total fan du premier album oui. euh, assez fan de Vénus suivi euh, depuis les années 2000 euh, et très content de le retrouver. moi pas du tout suivi je ne savais pas pour Stromae c'est toi qui me l'apprends aujourd'hui J'ai pas fait de recherche là, pour l'émission en plus euh, mais par contre là je suis tombé sur le disque via les réseaux Facebook euh, quand il a sorti son premier de cabane euh, et je l'ai acheté directement j'ai bien fait parce qu'il n'y en a plus c'est introuvable euh, oui. euh, et, euh, et pour moi c'est un des grands disques d'il y a deux ans c'était pendant le Covid c'est mmh. ça c'est ça bizarre. et puis voilà enfin, je dirais rien de plus rien sur le prochain mais je l'attendais de pied ferme celui-là bon ça va lui faire plaisir je pense qu'il va écouter Thomas l'émission grande et la maison c'était 2020 c'est ça non. ouais, ouais. Euh, en plein Covid David toi tu connaissais bah, en fait non j'ai loupé euh, le premier album donc je suis bien content de le découvrir là grâce euh, au programme ce soir euh, voilà après euh, This de kit oui euh, oui euh, si pour moi il y a une révélation c'est Sam Gender c'est quoi c'est ouais. pour, euh, voilà, ouais. pour moi je connais peu euh, Tung je suis dû passer à côté du groupe, mais lui... Euh... Belle voix de Croner. Ouais, bien, ouais. euh, on va se passer le morceau qui ouvre l'album. Euh, J'aurais pu passer n'importe quel morceau, mais on va se passer celui qui ouvre l'album. Ça s'appelle In Parallel. Et si vous voulez savoir ce que c'est qu'une césure en musique, ben écoutez bien, c'est ça. C'est ça si ça démarre. So, you pray for love, but with For me We've prayed for love C'est le morceau qui ouvre l'album de Cabane. L'album s'appelle Brûlé. C'était la voix de, de Kate de This is the Kid sur ce morceau. Et euh, si cela pouvait encore euh, être nécessaire, je trouve que cet album prouve la magnificence de cette chanteuse. Et les écrins des morceaux lui vont très bien, mais peut-être n'êtes-vous pas de mon avis. Je vous laisse la parole, messieurs. Qu'en avez-vous pensé de cet album de Cabane euh, ben Je prends la parole pour dire que j'ai trouvé ce disque Magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment. Ah, ça fait plaisir. ah ouais ouais. Découverte totale, hein. Euh, Aucun, aucun a priori, euh, voilà. Si ce n'est celui de la pochette, en découvrant le truc, on... avec une belle pochette d'ailleurs. Belle mais, pochette. Euh, euh, ce, ce, noir là, je ne sais pas ce que c'est, comment c'est traité, mais et en même temps, je me disais, ah, ça fait un peu, euh, ça fait un peu arti, ça va être chiant. Euh, non c'est pas chiant du tout c'est même euh, haletant moi je dirais euh. du début à la fin euh, mais sur un mode extrêmement doux euh, extrêmement soyeux extrêmement euh, subtil Euh, voilà, euh... à la fois subtil et cinématographique, je trouve. Oui, oui, oui. Euh, c'est très curieux parce que c'est hyper sobe, quoi. On est dans des sonorités euh, acoustiques, piano, guitare, le petit touché électro par moment, les cordes absolument euh, somptueuses, magnifiques, extraordinaires. Sean <rire> Hogan de High Lamas qui oui. est à la production. C'est ça. Ouais. Oui, oui. Il y a ce petit côté euh, euh, Beach Boys par moment. Enfin, il y a euh, assez loin, mais. Ce... et les compositions c'est pareil il enfin, y a des tournures mélodiques de fou quoi Alors, euh, à la différence du Coule Shaker on n'est pas on n'est pas sur un truc euh, euh, on n'est pas sur une autoroute quoi jamais jamais jamais on est sur, euh, de sur des, des petits sentiers de traverse où à ouais, chaque virage ouais. on se dit oh, c'est bien il y a une charge émotionnelle du coup euh, qui est euh, qui est remarquable quoi ouais. vraiment ah ouais, ouais, ouais, super disque C'est euh, c'est envoûtant comme tu disais ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait partie de ces albums pour l'avoir expérimenté plusieurs fois sur mes pareil mes, mes voyages ferroviaires euh, quand on a ça dans le casque et qu'on se balade la nuit au crépuscule ou quoi le monde est différent ouais, et il ouais. y en a pas tant que ça des albums comme ça et ouais, là on a l'impression on a l'impression de se promener d'être ailleurs et d'être au-dessus ouais Mais on a on a pesanteur on a pesanteur ouais. c'est un disque en apesanteur ouais, euh, ouais bon, un super super disque ouais. Mathieu, David David, David Boss. Non, non. Je, je, je, je, je, ce que je me dis, c'est qu'il faut s'intéresser aux batteurs. Qui font de très bons, ne sous-estimez jamais les batteurs. Ne sous-estimez jamais les batteurs. David Feknine, si tu nous écoutes. <rire> euh, chez Laïs, si tu nous écoutes. Non, non, mais voilà. Enfin, c est, c est, faut, euh, on oublie toujours que les batteurs sont, sont aussi euh, de, de très bons euh, songwriters. Non, non, c'est très beau. Moi, j'ai pas grand chose en dire de plus que, que, que, que Sylvain. Euh, si ce n'est c'est macabre quoi moi donc euh, donc le disque est oui était un peu cœur de cible à vrai dire mmh. oui voilà c'est euh, tu mets une fille qui chante mais alors franchement pour moi la, la voix de j'ai beaucoup aimé le grain de voix de Sam Chandler ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. oui puis passer derrière Bonnie Prince Billy sur le deuxième album fallait fallait y aller quoi enfin, ouais, hein, faut, ouais. faut, faut, mais franchement c'est une très très bonne euh, une très très bonne surprise ce disque moi je découvrais Cabane donc je vais aller chercher je vais aller écouter l'autre mmh, je... chouette Moi, je précise que c'était pas ma cape du tout au départ. Mais oui, c'est ça. J'ai pas pensé à toi, par contre. En ouais. redanche. Ouais, non, mais c'est une des chansons qui, qui que moi, je trouve une des plus belles chansons ouais. que j'ai entendues cette année. Hum. Mathieu Mallon. Oui, bah, comme je te disais avant, le, le, pour moi, le, le, la barre était placée haut euh, après ce premier album. Ouais. J'attendais beaucoup de celui-là. et Il n'y a absolument aucune déception puisque je pense même que c'est plus... Fin. Allez, on va pas dire que c'est plus fort, mais que, le, que ça se complète. Ça m'a beaucoup intéressé. Pareil, j'ignorais qu'il y avait un triptyque Et puis jusqu'à ce que je vois il y a quelques jours un message de Thomas sur Facebook qui dit qui ⁇ Je me replie des réseaux, je vais composer le, le suivant. ⁇ Je retourne, retourne. Voilà, j'y retourne le troisième et il le met en route ces jours-ci. Donc voilà, moi je crois qu'on est vraiment face à un disque qui va être difficile à, à, à le troisième ouais. on l'attend là ouais, non, mais même au niveau là en 2024 tu ouais, vois moi, je suis un fort. fan des tops de fin d'année ça commence par là et là ça commence très, ça fin. Commence je très fort. je crois que ça va être très très difficile de, de, de doubler un x pareil qui est qui est une, une merveille quoi une merveille Moi, j'espère que c'est vas en vendre des caisses pour pouvoir passer de la cabane à la villa. Je, je crois qu'il est, il est en réédition là. En la cabane que... est brûlée. Ah, la cabane est brûlée. <rire> je, je, je crois qu'ils sont en nouveau en train de presser parce que tout est, tout est parti. Par Par il est est très lié, bonne presse. C'est sur quel label Je même pas. Aucune idée. Aucun... Pas de label. Pas de label. Non, pas de label. Ouais, il sort le... sort tout seul. tout seul. Alors, je viens de recevoir un petit message sur Instagram qui dit merci à vous un petit cœur, Thomas Donc. qui écoute euh, mes amitiés à Mathieu les autres vous avez passé en amitié c'est juste Mathieu vous avez compris <rire> non, mais bon voilà je je, que j'avais pris des notes je pourrais dire plein de trucs mais c'est dit moi ça mais enfin voilà Là, en rien que d'en parler je suis ému ouais. c'est un disque qui est de, de l'émotion pure c'est c'est beau C'est, il faut aller écouter absolument ça, je crois que ça suffit de dire allez écouter ce disque de Cabane l'album mmh. s'appelle Brûler ses cabanes et l'unanimité là je me... Je je mets un pouce en plus euh, l'unanimité sur cet album qui pour moi euh, comme toi Mathieu fera partie de mon top euh, à la fin de l'année, une chose est sûre on, on est très bavard messieurs, il est moins 5 mais c'est bien euh, vous deviez apporter aussi un petit coup de cœur. on va être rapide sur les coups de cœur. on va les écouter quand même si ça vous dit euh, et donc euh, Sylvain c'est toi, alors j'ai essayé de il n'y a que ben des gens euh, euh, qui compris fait ces devoirs moi j'avais euh, noté qu'il fallait un coup de cœur, mais j'avais pas noté qu'il fallait amener un truc à écouter ouais, ouais. je voulais juste faire part de La découverte de l'année, moi, avec euh, un petit groupe qui, qui en retard. <rire> <rire> voilà, euh, le groupe fin euh, que ce qui était dans mon imaginaire, mais à travers des pochettes épouvantables oui, en ça. cuir, machin, cuir <rire> euh, et cuir, avec un espèce de, de sosie de Pascal Legitimus. Euh, <rire> Euh, à savoir le, le chanteur bassiste j'avais, je sais pas, moi j'avais en tête un truc un peu ardos craignos, voilà et puis euh, je sais plus où j'ai entendu que fallait aller jeter une oreille à Finisie, que ça valait le coup et tout ça et effectivement euh, alors ça ne remet pas en cause tout, toutes mes fondations musicales non plus mais Euh, Bonne surprise. Euh, ah ouais, ouais, ouais c'est oui. un groupe qui, qui vaut le coup. Il égale aussi sur toute la discographie, il y a des trucs un peu... Euh, où on montre un peu un peu les muscles aussi, mais euh, il y a une super voix, euh, une écriture classique, mais un côté pop que j'attendais pas du tout. Moi. Euh, non, je... voilà, surprise, euh, découverte pour en ce qui me concerne. Bon, c'est parti, on va pas se passer le morceau le moins connu. Moi je connaissais pas il y a trois mois. Tu que tu veux, The Boys are back in town, c'est Sin Lizzy. On passe parce qu'ensuite il y a les autres albums à décortiquer. Donc oui je ce soir on the Rocks. c'est ce qu'on aurait pu dire ce soir de l'émission, puisque j'ai avec moi David Bost, Mathieu Malon et Sylvain Trémo, qui euh, viennent décortiquer quatre disques. Là, c'était un choix, un petit coup de cœur euh, d'un petit groupe euh, qui, qui démarre. Ça s'appelle Sin Lizzy avec the Boys à In Town. Oui, c'est très très bien, ça. Ouais. C'est très frais. Ouais. Euh, je vous avais proposé donc 4 qu disques qu'on a déjà euh, euh, démoli Kula Chaker enfin vous, vous avez démoli messieurs Kula checker et un peu quand même un peu quand même et euh, encensé et là je, je vous rejoins à Cabane avec euh, l'album brûlé et là on passe à un groupe qui n'a pas sorti d'album ils ont sorti un petit LP qui moi m'a tapé dans l'oreille j'ai trouvé ça prometteur sympathique je connais pas grand chose de ce groupe qui s'appelle Lemon Rose à part qu'ils sont bordelais et qu'ils ont donc sorti ce ce LP qui s'appelle The Bean euh, voilà donc Que euh, pareil. Alors, que, que connaissiez-vous de ce groupe Peut-être que vous, vous l'aviez peut-être croisé sur scène ou vu ou entendu parler avant de poser l'oreille dessus. Non, mais je crois que c'est euh, le, le le P. C'est une première, un premier enregistrement. Quoi. Ouais, je tout, visiblement. C'est un super groupe. Ouais, voilà. C'est un, un super groupe bordelais. Voilà. La scène bordelaise il y, y en a un qui est dans order 89 qui est un groupe qui, qui a quand même une petite euh, renommée ouais, ouais comme d'Afrique aussi on voit vrai. passer le nom assez régulièrement ouais. même ouais. si je n'avais pas je n'ai toujours pas écouté ouais. Sylvain tu connaissais pas du tout non non j'ai découvert euh, voilà, ouais. sur, sur la pochette il y a donc il y a quatre garçons hein, oui. et à l'extrême gauche sur la pochette il y, euh, y a une photo le gars m'a fait penser je sais pas pourquoi j'ai fixé dessus je me suis dit tiens c'est Al Pacino dans Scarface le mmh. son son C'est le Pacino de l'époque. Ouais. Voilà. C'est pas le Pacino, des, cannelés. des cannelés du... Donc on va se passer un extrait de ce pays tout de suite, puisque le temps file. Messieurs, ça s'appelle, le... c'est le morceau qui ouvre également, « Your Eyes on Me », et puis ensuite vous allez me dire ce que vous avez pensé de ceci. avec le morceau « Your Eyes on Me ». On ne pourra pas leur reprocher, comme Colette Checker de remplir un rat à la tronche, puisqu'il y a quatre morceaux sur ce EP. Alors, est-ce que ça vous a suffi Est-ce que vous en vouliez plus Qu'en avez-vous pensé, messieurs Qui démarre bon. C'est un, bon, un bon single. C'est des bonnes chansons. Euh... Moi ce qui m'a particulièrement intéressé dedans parce qu'il n'y a rien de spécifique dans la prod ils ont collé au plus près de, de, de la musique de l'époque qu'ils aiment c'est plutôt réussi dans, les, dans la façon de l'enregistrement si on parle technique euh, ce, qui est, ce que j'ai trouvé vraiment très réussi c'est les harmonies, c'est le les voix harmonies vocales, voilà, les mmh. travail des voix je te, je te rejoins, tout est au taquet super super bien fait, super, pas, pas si courant par chez nous, super bien réalisé ouais. on a l'impression, voilà, on sent un réel plaisir de, de se retrouver, je l'évoquais comme ça je ne sais pas du tout si c'est vrai mais Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que c'était, euh, ils, ils ont tous leur projet et que c'est leur espèce de cours de récré. Ils se rejoignent et ils font les, ils font, ils tapent le bœuf dans, dans le local de répète et que ça donne cette EP. Voilà. Donc frais, euh, réussi. Je ne sais pas si je l'écouterai encore dans quelques mois, mais là, ça a été, un, voilà. Genre, je serais peut-être pas tombé dessus sans toi et voilà, c'est un, un bon disque. Ok. Validé par Mathieu Malou. David Bost, c'est un très bon. Non, non, c'est un bon disque, mais sur quatre titres, moi, pour moi, ça ça. ça au bout de 4 titres j'en ai un peu 4 <rire> euh... ça, ça suffit Ouais, 4 c'est bien quatre... non non je trouve que c'est bien fichu c'est bien foutu euh... Euh... voilà moi j'ai pas grand chose c'est pas c'est pas du tout mon uni... l'univers je... ouais. il y a quand même un truc qui moi alors on va sortir un peu du 4 de 10 le, le, le, le EP est disponible sur Bandcamp à 9,90 camp à je trouve que c'est excessif comme tarif Arrêtez, Arrêtez de vendre ça. 10 si cher parce que derrière il y a les frais de port et je trouve que pour 4 ouais. titres Euh, je trouve que ça reste un peu excessif, euh, comme c'est un peu rédhibitoire pour quatre morceaux, quoi. Enfin, oui. Je sais pas ce que en penses, Mathieu, mais c'est quoi, c'est un CD un 4, ouais, c'est un ouais. Je trouve que c'est un peu cher, voilà. Mais on peut trouver. On, vaut, sur... on vend nos disques moins cher. <rire> hein, parce... Voilà, c'est qu'on peut vendre des disques moins cher. Quand euh... tu les donnes, toi, sinon voilà. non, non encore, euh, je trouve que c'est plutôt vraiment, euh, plutôt pas mal foutu, quoi. Ok. Sylvain, bah moi je suis d'accord sur la fraîcheur, bon, puis c'est euh, vraiment un style que j'affectionne. Euh, en écoutant, je me, je, je, je me demandais d'où ça venait. Alors le, le, il y a le côté Frenchy tout de suite, un petit peu qu'on distingue dans, dans les voix. Donc, je, je dis ça, oh, ça doit être un groupe euh, normand, c'est l'école avraise ou, ou rouanaise. Il y a petit voir. côté Dogs, euh, euh, fixed up enfin des trucs un peu comme ça. Côté un peu pas pop rock, mais et puis finalement, oui, quand tu parles de Bordeaux, ça m'étonne pas. Il y a ce, ce, ce petit ce petit son de guitare un peu. Surf, il y a toute une scène comme ça à Bordeaux depuis très longtemps. Euh, sur la prod, bah, oui, sur quatre kits, ça va. Euh, C'est simple, euh, bah, les petits, plutôt petits sons guitare. Euh, euh, C'est pas mal qu'un groupe de rock and roll euh, euh, aille aussi dans, euh, dans des sons comme ça euh, et, et ose euh, pas mettre trop de gain sur l'ampli et la joue comme ça, un peu un peu Stendels, enfin euh, la ligne claire, euh, très. Euh du, du coup, je te rejoins sur Dogs. Ouais. plus d'Ox que Pobrock je trouve pas il y a un, oui, petit, côté, y a y a un assez, petit côté il y a, classe. Il y a, il y a un petit côté classe quand même notamment ouais. par les voix effectivement ouais, je suis d'accord sur les, les harmonies vocales qui sont vraiment chouettes euh... après sur un, un, un disque plus long moi je trouve que ça, ça mériterait un petit peu plus d'arrangement une petite troisième guitare par-ci par-là enfin euh, voilà là il y a une guitare à gauche une guitare à droite et euh, comme ça tout le long bon. Mais euh, c'est ouais, ouais euh, je, je trouvais ça chouette. Les, les, les morceaux sont une facture classique, mais bien menés. Enfin, ouais, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien. Je, je suppose que sur scène, ça doit être plaisant. Eh ben ouais, c'est ce que je me demande. Justement, j'aimerais bien le voir sur scène. Euh, On disait au 108, voilà. Ça serait très, très, ça, très, ça serait, très, de, très, très bien avec les sucres figeurs. Euh, ça, ça ferait ça un, trop, un beau plateau. Ça ferait un beau plateau. Ouais. Euh, et c'est vrai que l'adjectif frais m'est venu immédiatement. Moi, ouais. j'ai trouvé ça très frais. Hum. Pour les secouer aussi, hein, bien sûr, Sylvain. Ah, plus trop frais. Ouais, est... Mais... <rire> tu es resté très frais. Euh, C'est ce soir 11 h une émission un peu spéciale. Ça s'appelle Quij, C'est la première édition. Merci d'ailleurs, Sylvain, d'avoir euh, remplacé Blotch au pied levé, qui on retrouvera sûrement dans une des prochaines sessions, parce que ça devait être Blotch ce soir. Oh, salut, salut, salut Blotch là. Salut, salut Blotch. Si tu écoutes. Mais tu as attendu de pied ferme euh, ici même. Donc merci Sylvain, parce que là, as, là, c'était un, un geste magnifique. Un une reprise de, de volet magnifique ouais. euh, et donc chacun devait apporter également un petit coup de cœur. alors euh, donc Sylvain s'est fait David s'est fait, c'est le tour de Mathieu Malon qui apporte un, un, un groupe qu'il aime et un morceau je te laisse parler. Oui, ben voilà, le disque que j'attendais le plus cette année, c'est le, le nouvel album des Jesus and Mary Chain. Je suis un fan de, de la première, de la première époque. Ils fêtent leurs 40 ans cette année, et après leur retour là, il y a quelques années avec un, un album qui était vraiment très honorable, qui n'était pas, ils n'étaient pas juste là pour payer leurs impôts et, et se reformer. Euh, là, on est sur un disque. Un petit peu décevant, hein, je crois qu'il faut le dire. Il faut. Il faut. Et, et là, c'est dur à dire. C'est très. Ouais, ça me ça me coûte ça me coûte beaucoup. Euh, il <rire> y, y, y, y a de bons morceaux. Il y a quatre cinq bons morceaux. Mais il y a aussi des trucs vraiment où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui leur a pris quoi euh, d'ailleurs sur le morceau que j'ai choisi, vous allez voir, il y a quelques choix de synthé qui sont quand même pas possibles euh, parce qu'ils ont décidé de mettre du synthé. C'est nouveau. Euh, mais oui, pourquoi Bah ouais. et, En 2020. Pour, en bon, vous allez voir derrière il y a quand même cette chanson là où on sent les 40 ans d'écriture, moi j'adore la façon dont il chante, c'est William qui chante pas toujours, qui chante beaucoup sur ce nouvel album euh, et cette, ce, ce morceau euh, s'il l'avait joué comme d'habitude avec une fuzz et tout, c'était imparable ils sont le 13 avril à Paris j'y serai, euh, j'espère qu'ils vont la jouer autrement, tu débrancheras le synthé discrètement c'est ça ouais, voilà. okay. messieurs, euh, quel rapport avez-vous avec euh, les Marie Chain C assez lointain bon. moi c'est mes, mes souvenirs d'écoute de, de Bernard Lenoir il y a, il y a 30 ans euh, quelques morceaux comme ça euh, ce côté très euh, noisy euh, éthéré euh, foisonnant d'une certaine manière euh, euh, très euh, inspiré aussi euh, je suis pas rentré plus que ça euh, dans Jesus and the Mary Chain mais euh, c'est un un groupe euh, important de toute façon ça c'est clair respect ouais, ouais bien sûr Moi j'aimais beaucoup le premier single « Jam Code » ça c'était de pur jus va dire après voilà j'ai essayé parce que j'ai vu des stomatues des... incité. non non non il y a il y a il il y, y a des chroniques un peu difficiles et je me suis dit tiens je vais je vais, mais il quand même des morceaux c'est pas possible non mais c'est vrai il faut le dire ouais y morceaux, il y a des morceaux c'est pas truc ils auraient vraiment donc, par contre hétérogénéité sur le disque c'est-à-dire que en base d'un enfin je sais pas y a ça, ça, ça change tu parles de cet album en ouais, particulier ouais cet album ouais, ouais. c'est enregistré dans le studio de Moguai tu te dis à un moment des mecs ont, hein, ils ont tous du, des goûts incroyables enfin, pour moi des goûts parfaits, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête pour qu'on arrive à un moment qu'il n'y ait pas quelqu'un qui leur dise non là, y a une... ça va pas, les gars, faites pas ça. Quoi. <rire> Incroyable, c'est la première fois en 40 ans. Il en faut une. Et tu trouveras des gens qui te diront que c'est leur meilleur album depuis 30 ans. Oui, hein bien ouais, sûr bon. parce ouais. qu'ils ont osé sortir les synthées. Peut-être. Ouais. Eh oui. Alors. Bon, Silver Strings c'est maintenant, c'est ton choix, donc ça ça fait partie, des, tu l'as dit, des morceaux qui te, qui te bottent un poil. Oui, bah, vous allez voir, sauf les petits sons euh, rajoutés. <rire> dernier album de The Jesus and Mary Chain, c'était donc le choix de Mathieu Malon ce soir c'était Silver Strings dans cette première édition de Quiche dans On The Rocks euh, sous titré La Santiago et le Mediator par euh, Sylvain ici présent bravo Sylvain c'était une piste c'était une... <rire> une piste Euh, donc ils nous avons visité trois. c'est vrai que les, les petits synthés il faut débrancher ouais, il faut débrancher derrière il y a vraiment un truc ben voilà, c'est un pur morceau à la Jesus, quoi. sinon s'ils avaient enlevé tous ces arrangements oui, euh... il y en a un paquet hein, quand étrange. même des trucs pas beaux sur le morceau ouais, c est, c est euh, on a déjà décortiqué trois albums euh, enfin trois disques et on passe au quatrième que je vous ai proposé ce soir c'est une chanteuse que moi j'avais découvert pas sur son premier album mais sur son album Damn Chem en 2004 que j'avais usé jusqu'à la corde et puis je l'avais complètement perdu de vue et elle est revenue donc avec ce septième album un peu comme Cola Checker septième album euh, elle s'appelle Jolie Holland le morceau s'appelle Haunted Mountain et j'ai été très heureux de retrouver sa voix et pourtant ce n'est plus la même voix euh, elle a elle a, elle a perdu euh, des octaves elle est, elle est beaucoup plus grave qu'avant on sent qu'elle a bourlingué c'est une voix qui, qui a vécu et qui moi me touche presque davantage elle a fait cet album qui vient de sortir avec Buck Mick qui est euh, de Big Safe. donc les amis de Big Safe sont mes amis hein de manière générale, et ils ont tellement collaboré sur cet album que lui a sorti aussi un album qu'il appelle également Haunted Mountain, ils ont le même titre, les deux albums Quelle image aviez-vous de Jolie Holland avant de poser l'oreille sur celui-ci C'est vrai que c'est joli la Hollande mais à part ça, je ne connaissais pas j'ai découvert Ok. pareil, le nom je l'ai vu passer, mais je ne l'avais jamais écouté Je vous conseille vraiment 2004, Nam Chem Eh bien, c'est la triplette. Moi, c'est pareil. J'avais vu passer le, le, le, le nom de cet artiste. Euh, Qu'elle soit texane, ça m'étonne pas quand on écoute le disque. Mais mais voilà. Mais c'est étonnant de ta part, quand même. Ah là. non, en plus, moi, là, pour le coup, sur l'album, euh, les voix comme ça, un peu trop graves, euh, ça, ça me capte moins. Ça te parle, bon, bon, euh... On verra, mais pour moi, le disque est trop country... Euh... Alors justement, on en parlera juste après. On va se passer le morceau qui ouvre l'album. Ça s'appelle « Two Thousand Miles euh, ». Album très anticapitaliste et morceau anticapitaliste. S'il en est, c'est parti. Ça s'appelle « Jolly Holland ».« un morceau... » I couldn't sing a high note Or put on my shoes Without remembering you I don't care what they say About the workers and song I'm gonna call it love Down in New Orleans By this year. I dreamed all these dreams. Now the metaphysicists say that time and space is like a mirror, and I send it to you like a secret sign across a crowded I'm a summer to you Like baby Moses Down the now So cute So cute To mutter to yourself When your beautiful girl so adorable to charmingly lose your mind as a handsome straight urchin but we're past all of that for now out on the ocean of the ancestors where 2000 for Two thousand miles is for a secret love. Dans Hans Rocks pour ce quatrième album à décortiquer ce soir, il s'appelle Haunted Mountain, Americana folk mais par sa fêlure dans sa voix et son interprétation un peu autre part aussi pour moi. Euh, qu'en avez-vous pensé, messieurs, de cet album de Jolie Holland bah, On faisait le pré euh, on faisait le pré débat là mais qui n'était pas un débat en fait parce qu'en fait on était mais on assez ouais, est assez d'accord bah et nous ne sommes pas de ton avis euh, d'accord euh, ah et moi j'ai trouvé ça pénible pas ouais, ouais. As la tête du gars qui a trouvé ça pénible bah, euh, le plat pays quoi c'est la Hollande quoi c'est <rire> de pleine ah ouais c'est ce que je on disais. a dit pire tout à l'heure encore on a dit pire non, mais on tu vois la, la pochette le style et tout moi, moi je, je voyais le Texas le Grand Canyon les grands espaces et la poussière et tout c'est il euh, y a un morceau Highway 72. Ouais, l'autoroute de l'ennui. Pourquoi... <rire> ça, ça, a... ça décolle. Non mais ça décolle pas. Tout le disque est, est super lent et tout ça. Pourquoi pas Tu vois, euh, Cabane, c'était lent aussi, mais il se passait quelque chose. Là, pour moi, le... je suis pas d'accord avec toi sur la fêlure. Au contraire, moi, je trouve que la voix est, est, est très neutre, que à la fois, ce que je disais euh, en, en off à la fois, c'est pas une, une, une grande chanteuse, c'est pas une grande technicienne, donc ça m'épate pas, et à la fois, ça me bouleverse pas. D'accord. il euh, euh, y a y, je trouve qu'il y a plein de tics vocaux qui m'ont vraiment agacé au fil des écoutes. C'était ce côté... Pourtant c'est c'est pas c'est pas une jeune quoi. Elle a elle, a bourlingué, elle a... Oui. Et il y a des moments où, où, où euh, tu as ce côté, je, je chante sans ouvrir la bouche, comme on voit sur Internet des fois, des, des minettes qui font des vidéos pour dire combien elles sont authentiques, combien elles ressentent le truc. Et ah, moi, ça m'a agacé, en fait, au moi, fil des moi, écoutes. Contrairement à toi, je, boss, pense, je pense que ce disque, il est authentique. Je pense qu'on peut pas lui enlever ouais, ça, oui, il est, il est ouais. authentique. Mais à l'écoute, au fil de l'écoute de l'album, je me dis, mais à quel moment il y a une émotion qui va vraiment me choper ouais, ouais. Voilà, ça, elle ne trempe pas. Elle voilà. pas. Et j'aurais aimé, alors parce qu'il y a un morceau assez étrange, c'est le numéro 2 Le numéro 2 ouais. Ouais. Et je, je me suis dit, est-ce qu'on va retrouver ce type de entre guillemets, c'est dans le bon sens de d'accident, un truc, il y a ce morceau qui est un peu assez déstructuré, euh, assez très très, très, très déstructuré, mais en fait non. Euh, après, on vient vite aux fondamentaux euh, ouais, country folk et, et, et voilà. Et il, pas, moi, je trouve qu'il se passe pas à grand chose. Moi, ça m'a manqué les fondamentaux en fait. Alors, il y a, y a euh, ce, cette colonne vertébrale, mais, mais euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime bien le country folk, j'aime bien les, les, les pédales style, j'aime bien les, les harmonies. Euh Il y a des super harmonies dans, dans la country. Ah putain, il y a un duo au secours. Euh... Ah, le duo, est pas, pas, oh le, le duo est pas... Je suis d'accord sur le duo. Le, le, le, le duo, qui, le duo est, est pas bon. Je sais pas qui c'est. Il a une voix de chèvre, putain. Bah, c'est lui, je pense. C'est Buck Mick, à ah, mon oui, avis. Ah. Je pense putain, pas. Je pense. dis ouais. une bêtise, mais à mon avis, c'est Buck Mick. Peut-être que dans le genre, il vaut mieux écouter le Adrian Denker. <rire> Ah, ah oui, c'est ce alors, disait. Alors, off alors, alors je suis d'accord. Alors ça sera sûrement pour la, tu, Si tu avais pas remplacé Blush, tu l'aurais sûrement eu pour la prochaine. Je dis j'ai écouté... J'étais en train de l'écouter dans le train, dans le, train là, le, le Adrian Lenker. J'en ai écouté trois morceaux et c'est ce que Parce je Parce que l'album est off. pas sorti. Oui, c'est mais... les EP, là. C'est les, les singles qui sont sortis, ouais. L'album est sorti vendredi, là. Future. Ah, futur, ah ouais, d'accord. Okay. j'en ai entendu trois titres tout à l'heure, là, avant de venir. Et je les trois titres, c'est... Pour moi, plus intéressant que tout ce qui se passe dans l'album de jody Holland. Je, je suis désolé. De, de, alors, de, de... Je, je, alors, en même temps, je vous rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'Adrienne Linker, moi, m'intéresse tout le temps. C'est-à-dire qu'elle me surprend tout le temps, elle m'intéresse tout le temps, et sa voix, voilà. Alors, pour moi, c'est un peu, c'est au-dessus de Jodie Holland aussi. On est, je suis d'accord avec vous. Euh, moi, moi, l'émotion. En fait, moi, j'ai eu l'inverse de toi, c'est-à-dire que l'émotion m'a attrapé sur les premiers morceaux en particulier celui-là, sa voix m'a touché moi sur le morceau qu'on vient d'entendre et, euh, et un petit ennui s'est installé sur la longueur de l'album, c'est-à-dire que j'ai trouvé le début superbe le morceau déstructuré qui arrive, on se dit là, euh, étonnant, et puis après j voilà, et, et, et je me suis surpris à penser à autre chose mmh. à la, au, fil, au fur et à mesure elle de l'écoute de l'album ce qui effectivement elle nous perd, euh, mais les morceaux isolément, écoutés isolément à part le duo qui est effectivement à, moi, à mon avis assez catastrophique me, me plaisent quand même mais sur la durée de l'album, je sais pas l si c'est l'agencement si c'est le, la, ça devient assez mono automne j'ai marqué, j'ai pas mis beaucoup de notes en l'écoutant, mais on a envie d'un titre enlevé à un moment où quelque chose qui se passe. On a envie. Réveille... Réveillons-nous Oui, euh, ça manque euh, d'accident. Ouais. Et puis voilà, c'est vrai que je rejoins vraiment Sylvain sur l'histoire de la voix. Ouais, une voix comme ça. Euh on en connaît tellement plein d'autres qui font passer avec pas grand-chose elle, elle maîtrise sa voix elle chante très oui, bien oui. mais mais elle fait pas passer comme wise Blood comme Aleladienne comme tu vois moi je pense à, je pense à j'ai pensé à quelques moments où elle passe de l'aigu au grave et c'est assez bizarre dans le dit je me suis dit voilà Aldous Harding ça j vois, et, mais loin loin loin Aldous elle est à 100 Ard... km oui, de ça Alors là je suis d'accord Aldous Harding tu c'est surprenant toutes les Deux minutes. Donc euh, voilà, c'est euh, donc je, bah, je vous rejoins un petit peu sur la monotonie le long de l'album monotonique que j'éprouve également en écoutant les C'est-à-dire que moi j'ai ça sur les également. Non, je ne suis pas faire, je préfère pour ouais. ma préférée, c'est Wazeblock. Ouais, moi c'est Aldous Harding <rire> et Adrienne Linker. Donc on se rejoint là-dessus. Mais j'ai quand même euh, voulu défendre un peu cet album parce qu'il m'a m'a touché sur certains morceaux. Ben voilà, bah, je pense que ce soir, je pense que si vous avez bien écouté l'émission, vous allez vous précipiter sur l'album de Cabane, si j'ai bien compris. Ouais. Euh... On était d'accord sur le meilleur titre que, qui est Orange. Blossoms, il se oui, passe sur le, le, le, ouais, ouais. le c'est le dernier très bon morceau moi, oui, pour euh, moi très bon morceau ouais, moi ouais. Ça, ce qui m'a rattrapé c'est justement le, les, les, les codes classiques quoi, du, du, du genre un peu voilà c'est mainstream enfin mainstream entre guillemets mais C'est du mainstream underground. Hein, alors sur l'authenticité, alors effectivement. ça, ah, c'est ce ce qu vraiment quelqu'un d'authentique, qu oui, très authentique. Oui, c'est oui, vrai que c'est ouais. sévère de dire, euh, de, de, de de mettre en, en cause l'authenticité parce qu'elle fait son truc. Euh, voilà, on va, c'est pas d'Orléans qu'on va euh, aller. Sauf euh, qu'elle joue pas pour nous. Dire à une. Je texte, pense qu'elle joue non. pas pour l'auditeur. Peut-être. Ouais. J'ai un peu l'impression qu'elle joue pas vraiment pour l'auditeur. Ouais, ça, ça me choque pas parce qu'elle fait, fait, elle fait, son truc. Je sais euh, pas. Ouais. Alors le morceau 2, qui est côté... Ça, à la limite comme il est tout seul moi je l'aurais peut-être mis à la fin histoire de, de, de clore le truc un peu d'enfoncer le, le c'est ce que je te disais le track listing peut-être il y a une pépite il un pépin là peut-être sur la moi sur la, le son la sur la solution, euh, c'est peut-être ce morceau là c'est le morceau où il y a une espèce de guitare baveuse un peu sur le côté non euh, c'est plutôt très, très des, des rythmes un peu étranges ouais. Euh, ouais. pas vraiment de mélodie euh, j'étais ouais. un peu déçu moi de ouais. pas retrouver ce, ce genre de ouais de mais, mais en fait parce que un peu étrange non mais je me suis dit on va retrouver Doc ce truc là arrive au bout du deuxième morceau tu te dis tiens déjà gens De perdre. Oui, mais c mais ça, fait, ouais mais c'est un je croyais Oui, il est pas lent. ça en enfin, voilà, voilà, je rejoins là-dessus, là là là que on a l'impression qu'il y en a 13 comme chez Coolachecker quoi. Ça, quoi. Ouais, mais ça n'en finit pas C'est c'est Et et et de morceau morceau dit effectivement oui, il y a un truc qui va arriver et c'est de on que c'est de plus en plus lent. Vous, vous oui, a... oui, je, je, je vous rejoins. Pas sur scène. Alors je l'ai jamais vu mais euh, je sais pas je pourrais pas te dire. Euh, allez quand même jeter un, une oreille ben, sur et, le Dame et, Chem de 2004. Eh ben moi ouais. j'y suis, suis allé monsieur. Alors peut-être pas sur celui-là mais je suis allé écouter c'est le seul pour le pour, pour, seul artiste de ce soir. voir allé, quelque ouais, chose. Pour voir qu'est-ce qui se passe euh, pas. est-ce qu'il y a quelque chose parce que je je sens bien qu'il y a et euh, j'écoutais un album de, 15, il y a une quinzaine d'années pas 2004, un petit peu postérieur de 2006, ouais. 2008, ces années-là et, année et j'ai trouvé d'autres tics vocaux qui m'ont agacé aussi mais pas les mêmes, <rire> pas les mêmes que là, à elle plus haut à l'époque oui. et ça m'a ça, ouais, ça agacé euh, ça m'a agacé bon, t'as bien fait de venir en fait pour dire que j'étais agacé <rire> <Ça rire> non, non, mais... bon, c'était Jolie Hollande euh, rhabillée pour l'hiver, enfin pour le printemps avec euh, son album « Haunted Mountain » merci beaucoup messieurs on arrive au bout de cette première émission de Quij euh, ça a été un grand plaisir pour moi j'espère que c'était un plaisir partagé euh, on est bon avoir... sur le timing c'est pas mal hein on est... hey, franchement chapeau c'est un métier, euh, hein. Chapeau, hein. Un métier hein. merci Sylvain pour cette belle idée sur un artiste <rire> <rire> ah, je cabane nouveau ouais. ouais, ouais, ouais, ah, bon, bon, petit bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, message de Thomas Van Cotton qui me dit ça me touche beaucoup en direct live là sur ma main gauche merci beaucoup David Bost merci Mathieu Malon. merci à toi Mathieu Malon qui va revenir bientôt Pour, Quand tu veux, pour, ben, causer tu veux. pour causer d'affaires sérieuses ben, Pas de problème, avec plaisir. Hervé Boris, quelle bonne idée. Ah. Euh, et donc, euh, Sylvain Trémeau, là, forcément, t'as ton rond de serviette. Donc, euh, le prochain thème, c'est toi qui le donnes Eh ben on en avait causé un petit peu euh, en sortant de la précédente émission. Merveilleux. Si... Le beau, aller vers le beau. Le beau, ah. le merveilleux. À force ah. d'aller ouais. dans le trash, on, on a ouais. changé de... Toutefois, c'était les, les chanteurs qui les mm -hmm. un peu. Et on s'est dit, euh, vers le beau. D'accord. Eh bien, très bien. La prochaine édition de Quiz aura lieu au mois de mai. Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas la date exacte, mais euh, c'est moi qui le chef, donc euh, c'est de ma faute. Euh, il y aura Rivka à vos places. Il y aura Blutch, si, si, si Sylvain ne vient pas à sa place. Ah Blutch aura là. là. Et il y aura David Chevalot, David Feknam, qui sera là également. Tous les trois, David Feknam, qui va jouer sur un bien bel album aussi, qui sortira bientôt. On va se terminer avec un, un, un morceau qui m'a un peu surpris. Moi, je m'attendais à, à, à, à railler, à rigoler bêtement, <rire> encore une grosse... Et eh ben non. Liam Gallagher et John Squire des Stone Roses qui ont fait ouais. un album et il y a des super morceaux dessus incroyable ouais, ça, ça m... le single est bien mais oui ça me réconcilie presque avec Liam Gallagher c'est un truc de dingue mais euh... je pense que Liam Gallagher est plus fréquentable que, que son frangin musicalement, musicalement. Ah, non, il y a le documentaire qui avait, qui était, qui était oui. sorti il y a deux, trois ans. Ouais, J'irai pas à la piscine et, avec et moi. Mais... Et on voit, non, non le, le mec est, est intéressant. Bon, c'est parti, on est déjà à la bourre. J'envoie ça à Liam Gallagher, John Squire avec Mars, tout Liverpool. Merci beaucoup, messieurs. Merci ça à un vrai plaisir. Et à très bientôt, si ça vous a plu, et bien, faudra revenir. plaisir. C'est parti. Et la rédaction du sport est réunie tout de suite. Ben voilà, ça